J'ai froid dans le dos et j'ai la gouttonnée Quand l'hiver est là et que tombe la neige Pour me réchauffer il me faut plus qu'un baiser Ah alors tu m'achètes quelques marrons grillés chaud les marrons, chaud j'aime les marrons, chauds. Achetez-moi des marrons, chaud chaud Petit marron dans le creux de ma main, la même par dessus et le tout dans ma poche, en s'enbaguement riant comme des gamins, lécher les vitrines de tous les magasins, chocher les mains. La nuit tombée, les gens rentrent chez eux. Restez au chaud, les pieds dans le pantoufle, même me que bien des soirées au coin du feu. Être près de toi, c'est ce qu'il y a de mieux. chaud, les marrons, j'aime les marrons. achenez moi des marrons, chauche les marrons. Mon petit corps qui devient un glaçon quand l'hiver est là et que tombe la neige, mais lorsque l'on s'aime comme nous nous aimons, l'hiver est quand même une belle saison.